Cœur battra pour moi. Tant qu'un souffle d'amour en toi vivra, que je lirai au fond de toi. Je te tendre les bras. Tant que tes yeux diront la joie, tant que tes rêves ne seront qu'à moi. Que ta pensée m'appartiendra Je te tendrai les bras Pour un amour de l'endemain Ne te joue pas de moi comme un plaisir Tu ne peux changer ton destin Mon cœur battra pour toi tant qu'un souffle de vie me restera pour te serrer tout contre moi, je te tendre le bras, Vivre de toi. Ensemble. Ma vie pour protéger ce grand amour qui nous unit Donc que tu créeras des matins qui me feront des jours ensoleillés, que tu sauras m'émerveiller de ton bonheur. Elle chaque jour que Dieu